Bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. L'ONG One est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030. Pour une idée simple, que chacun, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités. À travers ce podcast, on a voulu chercher à informer, à sensibiliser, à faire le point sur les avancées, les reculs en matière de lutte contre la pauvreté et la solidarité internationale. Je suis Najat vallaud directrice de one en France depuis 2020 et votre hôte pour cette aventure sonore. Alors one est un mouvement qui a la chance de compter plus. Plus de 1000 jeunes activistes dans le monde, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, au Canada, aux états unis en Éthiopie, en France, en Irlande, en Italie, au Kenya, aux Pays-Bas, au Sénégal. Qui sont ces jeunes ambassadeurs Ce programme de bénévolat est une initiative que nous avons montée il y a de cela plusieurs années pour former et mobiliser une nouvelle génération de militants de la solidarité internationale. En France, par exemple, il y a 50 jeunes ambassadeurs de WAN. Ils viennent de régions diverses. Ils sont généralement âgés de 17 à 30 ans. Ils ont déjà rencontré des centaines de députés, de sénateurs, de candidats à l'élection présidentielle, de personnalités. Ils se mobilisent notamment lors des élections et des grands rendez-vous internationaux comme les G7, les G20 pour obtenir des engagements des dirigeants politiques pour lutter contre l'extrême pauvreté. Pendant un an, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices de One partent à la rencontre des responsables politiques, donnent des interviews dans les médias, mènent des actions de mobilisation auprès du grand public. Bref, ils sont éminemment précieux pour nous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter Marion Marion Aboninck, qui est une de nos jeunes ambassadrices. Je vais lui laisser la parole d'abord pour se présenter tout simplement, Marion. Merci beaucoup, Najat. Euh, ravie d'être euh, ici pour parler avec avec toi dans ce ce podcast donc effectivement marion j'ai 25 ans euh, j'ai grandi euh, à paris j'ai eu l'occasion de voyager au cours de ma jeunesse grâce à mes parents euh, je pense que le dicton euh, les voyages forment la jeunesse est, est très fort et très vrai euh, au niveau de mon parcours j'ai fait des études en en droit et sciences politiques Euh, j'ai réalisé une, une année de césure euh, par la suite pour euh, mûrir mon projet de vie euh, à la fois d'engagement personnel et professionnel. Donc je suis partie dans ce cadre-là en Inde du Sud et j'ai travaillé auprès de groupes de femmes euh, intouchables et de basse caste euh, en milieu rural sur des programmes de microcrédit. C'est une expérience qui m'a bouleversée, transformée, euh, qui a été fondamentale en tout cas pour la suite de mon parcours dans la solidarité internationale. La beauté, la résilience de ces femmes, euh, quelque chose qui m'accompagne encore euh, toujours au, au quotidien. Et par la suite, voilà j'ai continué euh, toujours avec cette euh, cette envie profonde de travailler à la question des, des vulnérabilités humaines et de tout ce qui fait la, la résilience aussi des personnes les plus fragiles. Très prochainement, du coup, je pars euh, travailler au Soudan en tant que chargé de mission humanitaire et société civile à l'ambassade de France et voilà ce qui était important pour moi dans, dans ce parcours et ça c'est l'engagement professionnel et les études mais c'est une chose parmi d'autres et l'engagement euh, militant associatif on appelle ça comme on veut euh, il a toujours été très important pour moi euh, un moteur, une colonne vertébrale, une façon de se construire, de s'enrichir aussi euh, et donc très tôt, très jeune, j'ai essayé de, voilà, de m'impliquer un petit peu dans les, les associations autour de chez moi l'armée du salut la FEF pour tout ce qui est soutien scolaire auprès de, de jeunes euh, et puis euh, plus tard euh, voilà aujourd'hui cette année je, je m'implique notamment avec euh, avec one comme tu l'as dit au démarrage parce que véritablement la question de encore une fois de de fragilité, de vulnérabilité, qui sont quand même au cœur de l'extrême pauvreté, mais aussi de l'empowerment, encore une fois j'insiste, mais la beauté et la résilience de ces personnes. J'ai identifié que c'était ça mon moteur, c'était ça qui m'anime, qui me touche, qui me donne envie de me lever au quotidien, et surtout qui me donne envie de, de passer ma vie en fait à, à apprendre de ces personnes et puis d'être au contact de ces dernières, parce que ça m'enrichit beaucoup. Bien, écoute Tu sembles avoir tellement de recul sur le sujet de la solidarité internationale qu'on aurait pu utiliser une de tes propres citations. Mais dans ce podcast, euh, on a une habitude, c'est de faire réagir notre invité sur euh, la citation de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de Cynthia McKinney, qui dit « Nous sommes bien plus puissants lorsque nous nous tournons les uns vers les autres et non contre les autres, lorsque nous célébrons notre diversité et ensemble abattons les murs imposants de l'injustice. » J'aimerais beaucoup savoir ce que ça t'inspire, Marion. L'évidence, l'évidence qu'on se construit euh, par l'autre, dans le regard de l'autre, que ce soit le, le nourrisson au démarrage, mais tout au long de sa vie. On se construit euh, pas par soi-même, enfin on se construit véritablement par les rencontres qui nous enrichissent, qui nous marquent, qui nous touchent. Et je quelles qu'elles soient, ces relations, même si elles peuvent être dures, parfois elles nous apprennent toujours quelque chose. Et donc, quand je disais aussi les voyages forment la jeunesse, il euh, y a cette démarche-là d'aller se confronter à à l'autre différent euh, dans toute sa différence que ce soit son genre sa race euh, son orientation sexuelle euh, sa, sa culture euh, en fait on comprend très rapidement qu'il a pas qui a pas tant de différence que ça euh, qu'au fond on a les mêmes peurs les mêmes envies les mêmes bonheurs les mêmes joies que c'est ça qui nous rend beau et, et, et ta citation d' enfin, dans la citation pardon elle, elle me fait penser aussi à la chanson de Carel de euh, des hommes pareils qui est qui est important je crois euh, à rappeler aujourd'hui et encore une fois voilà dans, dans ce regard différent dans la grande altérité et dans la grande vulnérabilité aussi on se rappelle de ce qui est l'essentiel, euh, à savoir qu'on est tous humains euh, tous partagés voilà par les mêmes euh, contradictions réflexions et, et ça fait beaucoup de bien et je crois que de faire tomber les murs et d'arrêter de d'avoir des des faux prétextes sur ce qui peut nous diviser euh, c'est nécessaire voilà Alors, même si tous euh, les jeunes gens de ta génération n'ont pas le même parcours que toi, on, on sent quand même dans cette génération une autre façon d'être au monde, en quelque sorte euh, une importance moindre attachée à ce qu'on pourrait appeler l'être et l'avoir et euh, peut-être une quête de sens permanente et, et c'est pour ça que Il euh, y a une forme de recherche de sobriété dans les modes de consommation, euh, de rapport à la nature, euh, au climat, euh, mais aussi euh, de révolte permanente contre les inégalités, euh, et notamment les inégalités de genre. Euh, Est-ce que tu le ressens, ça, toi, dans ta génération Est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment une rupture par rapport aux générations précédentes Oui, tout à fait dans le sens où euh, effectivement en fonction de son cercle d'études etc on, on se retrouve avec des personnes plus ou moins engagées en tout cas je crois que dans la jeune génération il y a une vraie lucidité euh, sur les enjeux euh, aujourd'hui on, on a conscience de tout ça c'est une conscience qui peut euh, parfois conduire à une forme de pas de désespoir en tout cas de voilà de difficultés à, à penser ce que va être demain Euh, difficulté aussi euh, je pense à des années un peu plus âgés ou voilà de mettre un enfant au monde dans, dans ce monde là qu'on nous dépeint comme euh, comme catastrophique comme violent etc et donc je crois que l'engagement c'est une façon de rester en mouvement c'est de garder la tête hors de l'eau en tout cas c'est d'essayer euh, dans le cadre aussi des mouvements colibri mais c'est de se dire voilà moi j'essaye de faire quelque chose à mon niveau et j'ai encore de l'espoir j'ai encore de l'espoir qu'on puisse qu'on puisse avoir un monde plus juste plus durable plus humain tout simplement parce que je crois que s'il a plus d'espoir euh, on n'est plus là c'est ce qui nous fait vivre' ce qui c'est ce qui nous a toujours animé en en tant, tant qu'espèce euh, donc ça je crois que c'est fondamental ce que je, ce qui me semble aussi important à dire c'est qu'on autorise plus beaucoup quand même cette génération à rêver et je pense que c'est fondamental si on rêve pas on n'est pas en mouvement il faut pouvoir rêver il faut avoir cette capacité à, à se projeter à, à se dire voilà dans mes rêves les plus fous à la fois pour son parcours personnel mais aussi pour la société dans 5 10 ans non moi je refuse qu'on me dise euh, déjà de façon prophétique que la vie sera encore plus dure encore plus violente euh, au contraire et donc je pense voilà qu'il y a beaucoup de jeunes comme tu comme tu l'as souligné il y a parfois de la parfois de la colère parce que probablement on se dit que voilà, il faut une certaine forme de radicalité et d'urgence sur certains sujets. On peut plus attendre, on savait notamment sur la question climatique, ça fait des années qu'on redit toujours la même chose, on a encore des illustrations dernièrement. Donc là, on, je pense voilà, il y a une forme de d'impatience où les la jeune génération demande à ce qu'on change de braquet véritablement euh, et là on on peut plus se satisfaire, on est aussi une, une génération qui a grandi effectivement dans dans tout ce qui est l'instantanéité. Et donc on a aussi euh, cette attente de choses qui soient rapides euh, qui soient impactantes euh, mais, mais plutôt moi ce qui m'émerveille c'est voilà encore cette, cette ténacité euh, cet engagement très très fort donc ça effectivement moi j'ai des amis et tous les sujets quels qu'ils soient, il n'y a pas de il n'y a pas de bonnes ou de mauvais engagements je crois qu'il faut juste trouver ce qui nous anime profondément euh, notre colonne vertébrale nos tripes et puis écouter ça et, et y aller à fond Est-ce que tu dirais que c'est euh, cette impatience, c'est ce côté tripal en effet euh, des engagements qui fait qu'un certain nombre de jeunes s'éloignent de la politique, considérant que ce n'est pas là que les choses se feront Tu as, as employé tout à l'heure l'expression « engagement colibri ». Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'entre eux se reconnaissent dans le faire à son niveau plutôt que dans l'espérance qu'une qu institution politique fasse Euh, on rappelle ici que par ailleurs, toi, donc, euh, professionnellement, euh, tu es à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, donc tu, tu es quand même au contact aussi de l'action politique et administrative au quotidien. Je comprends tout à fait euh, l'impatience et le, la désillusion qu'il peut y avoir euh, d'une partie de la jeunesse, parce que je voudrais revenir sur quelque chose qui est très important, et moi, j'y suis personnellement très attachée, c'est la cohérence. On a un besoin euh, fondamental euh, d'authenticité aussi dans ce monde qui va de plus en plus vite avec des informations euh, parfois, voilà, de plus en plus d'informations, des informations erronées on se rend compte aussi malheureusement que la politique, euh, au sens large on a aussi beaucoup de dirigeants qui font des belles déclarations, euh, pour autant on sait derrière qu'il y a des considérations géopolitiques. Euh, et donc moi, c'est notamment dans le cadre de mes études, ça m'avait euh, ça m'avait ulcérée, ça m'avait... Euh, ça m'avait euh, Quand j'avais étudié euh, notamment le droit international humanitaire, qui profondément, voilà je trouvais ça très beau, les conventions de Genève, etc. Mais tout de suite, on m'a rappelé à la réalité. Tout de suite, on m'a dit, et c'était à l'époque de la Syrie et, et l'actualité ne peut pas démentir ça. De toute façon, il y a des considérations géopolitiques. Et donc, je pense que ce besoin de, de cohérence et d'authenticité entre ce que je dis et ce que que je fais aujourd'hui il ya malheureusement euh, au sein de la politique beaucoup de gens qui n'ont pas su incarner cette cohérence entre leur parcours de vie et ce qu'ils disent à la télé et les affaires elles sont elles sont nombreuses malheureusement et donc forcément il ya une forme de schizophrénie et de dissonance dans le discours qui fait que et les jeunes et pas que les jeunes je pense un euh, ne s'y retrouvent plus ne s'y retrouve plus parce qu'on est dans un monde véritablement saturé d'informations on n'en peut plus et quand on chope une information, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit honnête, qu'elle soit vraie. On, on en revient à des choses assez simples, hein, mais comme à un enfant, on, quand on dit une consigne, on a besoin que les parents aussi soient cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un vrai enjeu de cohérence. Et c'est pas, en, il me semble, hein, et c'est pas en culpabilisant les Français en disant « vous avez rien compris, la politique c'est important, il faut aller voter ». Je pense que ça commence par le changement et l'incarnation et le leadership Euh, qu'on voit que va, que vont avoir les les élites euh, politiques mais ça ça demande euh, comme tu le disais au démarrage c'est c'est une, une rupture je pense parce qu'aujourd'hui on peut plus faire abstraction je crois de sa vie enfin euh, de, de faire pardon des de mettre des barrières entre sa vie personnelle euh, son engagement ensuite qu'il soit associatif aux professionnels etc et la politique il me semble c'est un prolongement de tout ça on doit être cohérent dans son ensemble on doit être authentique et d'autant plus quand on veut parler à d'autres quand on veut les inspirer si on n'est pas authentique et cohérent il me semble que c'est c'est terminé le message est terminé et donc je pense que si enfin voilà le, le message qu'en voit la jeunesse euh, notamment en s'abstenant dans le cadre d'élections, c'est de dire euh, on a vraiment vraiment urgemment besoin de, de cohérence et d'authenticité Alors, tu as dit beaucoup de choses euh, vraiment passionnantes. L'une d'entre elles, c'est le rapport à l'information et à l'obésité informationnelle. Euh, comment toi, dans ta vie de tous les jours, parce que y compris quand on est engagé comme tu l'es, en effet, on reçoit tellement d'informations qui, pour certaines, peuvent être des fake news. Comment est-ce que tu fais le tri et comment tu arrives justement à pas te laisser disperser par la dernière actualité du moment qui est, euh, éloigne tourne attention de l'essentiel parce que c'est bien hein, le problème hein, auquel on est confronté aujourd'hui J'ai appris euh, par mes études et par les recommandations aussi à, à sourcer et donc à, à avoir voilà des, des des références, un petit peu d'informations donc euh, c'est vrai que je suis par exemple, je m'entoure aussi, j'essaye de faire le contrepied un petit peu des nouvelles euh, Euh, négatives qu'on reçoit euh, quotidiennement en Euh, je pense à, à Spark News à tout ce qui est euh, média positif où en fait on nous informe euh, <rire> bah, de choses positives qui se passent sur la planète, des progrès, des avancées etc. Euh, donc je pense aussi au magazine So, so Good qui a été euh, lancé dernièrement où justement l'idée c'est de véhiculer des histoires positives euh, aussi de champions par exemple paralympiques etc. Enfin des histoires ordinaires mais qui moi vont me toucher et qui, qui vont me donner envie voilà de fin, qui vont m'inspirer euh, à titre personnel personnelles. Donc euh, j'ai comme ça j'ai des veilles, euh, je me suis effectivement abonnée à des veilles dédiées, que ce soit Care News, euh, sur tout ce qui est mécénat, solidarité, euh, Novetic aussi. Euh, donc ça permet en fait de recevoir en, en peu de temps une information qui moi me, me touche, parce que souvent c'est quand même des médias assez engagés sur des sujets, qui enfin déjà une thématique qui m'intéresse. Donc euh, Donc, en ce sens-là, c'est vrai que j'ai peut-être euh, recréé quand même une, une forme de bulle où je, où je lis quand même euh, principalement des choses qui m'animent, qui, qui me stimulent, parce que c'est vrai que je ne peux plus, je ne supporte plus effectivement de, de m'informer sur des, des chaînes où, où ce qu'on dit euh, me semble... Euh, me semble odieux, me semble odieux et ça me met dans des états euh, pas possibles juste d'entendre de, ces nouvelles-là. Donc j'ai recréé une forme de bulle pour aller euh, à, à l'encontre euh, de tout ce qu'on ce qu entend euh, au quotidien un petit peu. Sachant que l'une des difficultés, tu l'auras remarqué bien sûr, c'est que même quand on ne veut plus regarder ces chaînes, en fait comme leurs extraits continuent d'être commentés, y compris pour s'en émouvoir ou <rire> ou les critiquer, mais sur les réseaux sociaux, bah tu finis quand même toujours par les voir. Oui. C'est ça la difficulté. Hein. Mais euh, bon, et en tout cas c'est quand même un, un, une recommandation intéressante je pense pour nos auditeurs que euh, d'identifier en effet des médias qui correspondent davantage aux valeurs euh, qu'on a envie de voir véhiculer et puis euh, de s'abonner à leur newsletter. Alors c'est vrai que dans le style vous avez aussi AOC, Sud. vous avez Coordination Sud pour ceux qui sont férus euh, d'engagement, euh, vous avez The Conversation qui est aussi un média en ligne euh, qui est essentiellement alimenté par des, euh, des chercheurs, des chercheuses, euh, mais sur des sujets d'actualité. On les conseille, franchement. Euh, alors, du coup, on en revient maintenant à ton engagement auprès de one comme jeune ambassadrice, parce qu'on vient de traverser quand même depuis euh, mars 2020, une période un peu compliquée avec les confinements successifs. Toi, ces derniers mois, comment est-ce que tu as vécu cet engagement en étant un peu empêchée euh, d'être en présentiel là où il faudrait euh, Comment est-ce que vous vous êtes mobilisés, les jeunes ambassadeurs Alors beaucoup du coup avec les nouvelles, nouvelles formes, en tout cas ce qui est à notre disposition, ça on n'a pas manqué de les, les utiliser, donc je pense que pour aussi rebondir sur ta dernière question, mais sur la, la spécificité de cette génération, c'est la créativité en tout cas la, la volonté de s'adapter rapidement à ce qui lui est donné euh, pour avoir de l'impact donc voilà on s'est mobilisé euh, sur les réseaux euh, euh, sur sur twitter avec voilà des appels euh, des appels à l'action du relais de pétition effectivement des outils euh, euh, plutôt classiques de plaidoyer mais qu'on a pu utiliser euh, dans le cas de rendez- vous euh, du co décideur on a aussi fait ça sur, <rire> sur zoom etc' donc ça nous a pas empêché euh, de nous mobiliser euh, au contraire et je pense que L'enjeu c'est ensuite voilà de pas être noyé dans un déluge d'informations comme tu l'as dit et que nos actions puissent euh, ressortir. Ce qu'on a essayé au maximum c'est euh, même quand il y avait des jeunes ambassadeurs qui avaient une actualité un peu plus euh, personnelle enfin qui avaient signé euh, une tribune etc., dans le cadre euh, d'engagement complémentaire d'associations féministes etc., d'avoir la force du groupe aussi pour relayer à nos réseaux parce qu'ensemble, ensemble on va plus vite et on est on est plus fort. ensemble on va plus loin on <rire> est plus fort. Euh, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui énormément de bien aussi ça m'a ça m'a stimulé ça m'a rassuré euh, c'était aussi une voilà une, une soupape en tout cas c'était d'avoir ces jeunes engagés dans un climat comme tu l'as souligné euh, anxiogène ça fait du bien ça fait du bien et en ce sens là euh, l'engagement je, je disais au démarrage il ya parfois c'est la seule option en fait pour être euh, pour continuer à être dans le mouvement mais je crois faut aussi dire que ça apporte ça fait beaucoup de bien Euh, de s'entourer des gens qui partagent euh, voilà des valeurs euh, des valeurs communes, une vision et surtout une volonté de faire à son échelle etc. Donc euh, donc moi je l'ai très bien vécu, on, euh, on a été très très bien euh, euh, encadré aussi par Juan qui nous a fait voilà très euh, beaucoup confiance. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On nous a vraiment euh, responsabilisé, euh, voilà fait confiance dans l'ensemble de nos démarches et on a essayé d'utiliser tous les moyens qui étaient à, à nos dispositions pour euh, pour pouvoir... Euh être quand même bien dans ce programme, malgré le, malgré le contexte. Et avec pas mal de réussite, il faut le préciser, hein, parce que one finalement, tout au long de l'année, va faire du plaidoyer, comme on le disait, pour la solidarité internationale, la lutte contre l'extrême pauvreté, euh, les maladies évitables. Euh, et dans ce cadre-là, que qu'il s'agisse de l'aide publique au développement, qui a fait l'objet d'une loi en France récemment, et pour laquelle on a beaucoup œuvré pour que le montant consacré à cette aide soit augmenté, on a eu de beaux résultats, qu'il s'agisse aussi même si c'est loin d'être fini de la lutte contre le Covid-19, de l'accès des pays pauvres aux vaccins, aux tests euh, et aux matériels médicaux, ben voilà, c'est des sujets sur lesquels on obtient petit à petit des résolutions qui sont adoptées, euh, des engagements des états, des financements. Et donc vous, les jeunes ambassadrices et ambassadeurs, vous contribuez à ça et, euh, et c'est vrai que c'est particulièrement précieux. Alors, je voudrais qu'on termine peut-être avec une question Euh, je pense qu'un certain nombre de jeunes nous nous écoutent là et se demandent Comment faire quelque chose qui ressemblerait à ce que tu fais Mais tout le monde ne va pas faire exactement la même chose Chacun doit construire un petit peu son propre chemin Mais comment faire en tout cas pour réussir à faire passer son message euh, Dans un monde dans lequel, bah, on le disait tout à l'heure Il y a tellement d'informations, il y a tellement de bruits que euh, on n'a pas le sentiment d'être entendu quand on n'a pas un porte-voix particulier ou une association déjà existante euh, ou un engagement politique. Qu'est-ce que tu recommanderais à un, à un jeune, à une jeune qui voudrait faire passer un message auquel il tient Donc, aux jeunes, euh, je dirais qu'il faut, très important, mais de continuer à... À rêver de continuer à savoir être euh, voilà une forme une forme d'utopie mais conserver cette capacité euh, magnifique je crois qu'ont les enfants euh, de rêver et ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut qu'on leur emprunte, qu'il faut qu'on conserve qu'il faut qu'on travaille euh, donc déjà identifier, effectivement comme tu l'as souligné euh, ce qui ce qui les anime profondément parce que je crois qu'on est bon euh, dans un engagement ou dans un le relais d'un message quand on croit déjà, personnellement, à ce qu'on est en train de dire. C'est encore une fois la question de la cohérence et de l'authenticité. Donc une fois qu'on a identifié voilà la thématique un peu qui nous qui nous anime, ensuite je crois déjà qu'il faut peut-être euh, s'entourer et se dire que c'est pas si compliqué que ça. Euh, en identifiant euh, au sein de ses, ses camarades ou même de sa famille déjà, en en, en parlant dans sa vie quotidienne, on peut, on peut voir, euh, on peut trouver Euh, des façons de se mobiliser. Ensuite, je pense pas qu'il y ait une forme d'engagement. Donc ça, on l'a déjà dit. Il euh, y a des multiples engagements et en, en, en fonction de comment on se sent dans sa vie à un moment donné euh, et en fonction de ce qu'on a envie de faire, il faut choisir aussi l'engagement qui nous convient le mieux. Euh, Aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de possibilités de s'engager. Je pense à un ami, Nassim, qui travaille au sein de la plateforme jeveuxaider.gov, etc. Il y a des solutions, il y, y a beaucoup, beaucoup de solutions. Le programme euh, jeune ambassadeur ambassadrice de One en fait partie. Euh, mais comme tu le disais déjà, il faut en prendre connaissance. Donc, je pense que c'est en en parlant autour de soi, euh, des camarades, euh, voilà des amis, qu'on va pouvoir euh, entendre parler Euh, s'inspirer peut-être de ce qu'on qu fait d'autres. Je crois qu'il faut pas vouloir essayer de réinventer euh, constamment euh, euh, les choses, mais se dire, voilà, quelqu'un dans mon entourage a fait quelque chose euh, qui, qui me semble super intéressant et j'aimerais bien creuser un petit peu ça et faire mon expérience. Ensuite, il faut voir en fonction, euh, voilà, de, de ses disponibilités aussi et de vraiment profondément de ce qu'on a envie de faire. Si on a besoin, si on a envie d'être sur le terrain, on peut faire effectivement des, des marauds, de l'aide alimentaire, etc. Par exemple, pour, comme une première expérience, on peut aussi faire des choses plus engageantes, des enfin, plus engageantes sur le long terme, j'entends, euh, des chantiers de solidarité, que ce soit en France. Euh, mais il faut il faut arriver à identifier, à se poser les bonnes questions pour soi-même. Euh, pourquoi j'ai envie de faire ça Qu'est-ce qui m'anime Et surtout, quel quels moyen me semble être... Euh, Euh, le plus intéressant et je crois qu'il faut vraiment pas être, pas être un peu égoïste à ce niveau-là mais se dire vraiment dans le euh, je me sentirais là où je me sentirais le mieux, le mieux dans mes baskets et généralement quand on parle avec cohérence, d'un message qui nous touche et qu'on trouve euh, un vecteur pour le propager où on se sent bien, Euh, je pense que ça voilà ça peut ça peut bien fonctionner et pour revenir sur ton deuxième point qui était en effet euh, si on veut vraiment être inclusif avoir des personnes euh, représentant finalement la diversité de la population à laquelle on s'adresse faut toujours se souvenir que il faut pas que ces personnes soient non plus euh, minoritaires dans l'ensemble parce que si elles sont minoritaires elles sont toujours regardées comme le gène de service ou <rire> voilà et euh, un peu de la même façon qu'on sait que quand tu as moins de 30% de femmes dans une assemblée sinon constituée euh, que d'hommes ben on les écoute pas pour ce qu'elles vont à dire on les écoute euh, comme étant euh, l'autre sexe invité à la table et il faut qu'elle soit au moins 30% pour que leurs paroles soient prises en considération comme elles de l'être donc je pense que c'est ça qui vaut aussi euh, sur la façon dont on associe euh, dont on inclut complètement euh, naturellement la parole des moins de 25% cinq ans, mettons, dans les décisions politiques. Je pense que ça fait quand même pas mal de choses à réfléchir et sur lesquelles travailler. En tout cas, moi, je te remercie infiniment, Marion, parce que tu nous as beaucoup inspiré. Aujourd'hui dans ce podcast et j'en profite d'ailleurs pour dire à tout le monde que vous pouvez le commenter ce podcast, n'hésitez pas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Génération Activiste qui est porté par nos jeunes ambassadeurs, tu y contribues peut-être. Oui. Euh, voilà c'est déjà la fin je crois même qu'on a un peu dépassé notre <rire> temps j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode merci infiniment Marion et donc bon départ prochain au Soudan merci beaucoup Najat <rire> à merci. très vite